Ô oh muse ma complice, petite sœur d'exil Tu as les cicatrices d'un 21 avril Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu De n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su a ceux qui ne croient plus Voir s'accomplir leur idéal Dis-leur qu'un œillet rouge A fleuri au Portugal On crucifie l'Espagne On torture au Chili La guerre du Vietnam Continue dans l'oubli Au cas coin du monde des frères ennemis s'explique par les bombes par la fureur et le bruit à ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal dis leur qu'un oeilt rouge a fleuri au portugal pour tous les camarades Pour chasser dans les villes Enfermé dans les stades déportés dans les îles au muse, ma compagne Ne vois-tu rien venir Je vois comme une flamme Qui éclaire l'avenir À ceux qui ne croient plus Voir s'accomplir leur idéal que er a florir Portugal o música deu meu fado o minha mais gentil te deixo consternado no primeiro abril Mas não sei tal ingrata não esquece quem te amou en tu adensa mata se perdeu e se encontrou Débouche une bouteille prend ton accordéon de bouche à oreille s'envole ta chanson Car enfin le soleil réchauffe les pétales De mille fleurs vermeilles en avril au Portugal Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal C'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal. C'est peut-être la fin d'un empire colonial. Mais cette fleur nouvelle